Le dernier jour de la feria, les places vendent aux marches noires sur la plaza. De Barcelone jusqu'à Séville, ils sont là de tous les pays, de toutes les villes. Et déjà sur les gradins, la foule joue le destin du Matador Dans la chapelle de San ramon Pablo Miguel, à l'Humancierge, à la Madone Il lui demande protège-moi, car cette fois c'est ma dernière Le dernier jour de la feria La vie se joue au marché noir sur la plaza Le cœur tranquille, le regard fier Pablo Miguel s'avance tout droit vers la lumière Le public sur son passage Ovationne le courage du matador Soudain le silence est tombé Quand dans la reine c'est la minute de vérité Superbe dans son abidon, C'est le triomphe sur la mort Une fois encore Pour l'amour de Marie Et les yeux de Marie Il a juré que jamais Plus il ne combattrait pour l'amour de Marie